Tout le monde aboie, on s'entend plus, ton avis je te le mets dans le cul Ton album c'est de la merde, t'as aucun flot, t'as aucune plume Aïe, hey, ouvert jusqu'à 5 heures comme mes plies qui te portent de saint cloud Tes vieux potes, on s'en fout de façon icourte quand ça s'en pro Et reconnaît un vrai de vrai, à la gueule tes ennemis La mort arrive aussi vite qu'un putain de 2 et demi hey, casse -mais jamais d'équipe, arrête ton baratin, enculé, tu baisses que des petites Elle arrive sans prévenir ni à te tirer dans les nuages, que ça soit par ennemi, oh oui, ou par membre d'équipage. Elle arrive sans prévenir ni à te tirer dans les nuages, que ça soit par ennemi, oh oui, ou par membre d'équipage. La mort arrive en me, La mort arrive en deux Parle peu, c'est mieux qu'on fasse les bails Ferme ta gueule, c'est mieux que tu fasses la belle Polak ne connaîtra pas de panne Ferme ta gueule, frangin, tu fais de la peine J'passe je passe partout, c'est moi qui ai les clés Viscer des ch'lacs qui se pose sur les quais Hiver, je fais l'oseille pour cet été Gucci jusqu'au bout de mes doigts de pied Hey, Ferme-la, fume ton gros pétard Chaque barre inflige, gros dégâts.